Toi, mon seul amour sur cette terre Je n'ai jamais, jamais pu t'oublier Depuis le jour où mon cœur s'est brisé Malgré le temps, pour moi rien n'a changé je n'ai jamais Jamais pu t'oublier Au fond de moi Tout espoir n'est pas mort Je crois toujours Que tu vas regretter Je sais très bien Que ce soir j'attendrai Et que demain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 Maar mijn cœur n'a voulu renoncer. Je crois qu'un jour tout peut recommencer. Je n'ai jamais Set the day.